On s'est pas vus ce matin. Ça va à la maison? Je m'excuse, Tim. Je n'aime pas parler de ma maison au travail. Tim, j'ai mm. besoin de tes conseils. À tes ordres, Madame. Comme tu le sais, je m'occupe du retour au travail des employés malades de ma section. Une tâche toujours ardue. Il va sans dire. Oui, en effet. Un de nos employés était malade. C'est un homme respecté et respectable. Un père de famille, par surcroît. En fonction du rapport médical de son médecin, on lui a accordé cinq mois de congé de maladie. Est-ce qu'il s'est fait soigner dans cette ville? Non, non. Il habite dans une petite ville située à 20 kilomètres d'ici. Il vient donc chaque jour en auto-travailler ici. Allons-y. Après six mois, il est revenu au travail, mais revendiquant plusieurs besoins spéciaux. Est-ce que ces accommodations ont été recommandées par son médecin? Oui, mais le médecin de notre compagnie pense que c'est de la farce pure et simple. Toutefois, on a essayé de répondre à la plupart de ses exigences. Deux semaines plus tard, il nous revient avec une lettre de son médecin. Qu'est-ce que le médecin voudrait encore? Six ans de congé de maladie pour son patient. Pourtant, on a besoin de cet employé. C'est une parole rare dans notre compagnie. Il travaille toujours très bien. Il possède 15 ans d'expérience dans les finances. Je t'écoute. Au terme de plusieurs mois de bataille juridique, on a fini par courber les Chines face à sa demande. Il a donc été autorisé à prendre au total six ans de congé de maladie, avec tout ce que cela comporte davantage. Alors, est-ce qu'elle a repris son travail? Écoute, Tim. À la date du retour au travail, il est venu nous remettre cette démission, mais je suis déterminée à porter plainte contre lui. Pourquoi? J'ai appris que pendant les six ans de congé de maladie, cet employé a étudié à l'université où il a même fini un bac dans je ne sais pas quel domaine. De plus, semblait-il, pendant ces six ans, il a travaillé à temps plein pour une compagnie américaine. Quel conseil me donnerais-tu, Tim? Je t'avoue que ce terrain est glissant. As-tu des preuves attestant qu'il a étudié et a travaillé le temps plein pendant les années de son congé de maladie? Non, ce sont des rumeurs. Alors attention, tu marches sur un terrain plein de mines. Voilà mes conseils. Mène des enquêtes sérieuses sur cette affaire. Récolte des preuves objectives avant de prendre une telle décision. Parle de tout ceci à ton avocat. L'avocat sera ton meilleur parapluie dans cette affaire. Ça va?